Quand a été l'argument de dépôt L'argument de l'adieu a eu lieu à la dixième année d'immigration après la conquête de la Mecque.